Oui, un c e b a l r o o u a i partout où on voit, c'est la rouille. Il n'y a pas qui c i Tu peux te mettre n'importe où, qu'est-ce que tu fais Alors ç a v a ouais. Qu'est-ce que tu fais, b a l j e rouille Tu r e g a r d e bien pas beaucoup de blancs qui font du break. Finalement, des Français, il n'y en a pas beaucoup. Et je veux dire, moi, en France. Finalement, je défends quand même une petite cause. Je défends les Français par rapport à les blancs, par rapport à la danse. Et c'est pour ç u e e me m a e Donc finalement, c'est un petit concours par rapport à tout le monde. Et ça, c'est bien ça. Je veux dire, la timidité, j'en ai plus. Finalement, comme le dit s i b e r Ramsey,、euh, le monde artistique, c'est un art. Et la hip-hop, c'est la plus belle branche là-dessus.、Si、on disait souvent on est les cinq droits de la main. On était des, veux, des, des bons compétiteurs parce qu'on avait une rage. Et que,、euh, en t que, e fin de compte, c'est ce qui s l u différent a u s i des mouvements de maintenant. C'est la rage qu'on avait p o u r a v o i r les choses et la facilité où les gens ils peuvent avoir la technique maintenant. C'est p l un t t ô u plaisir. Tu、euh, Le mouvement était plus fort que nous. Des fois, il y avait des amis qui venaient et puis ça mettait une tension. Les tensions, i l a i s e n t v o i t que c'était possible. Alors, ils m'allaient pas. de la vie quoi et puis le、euh, plaisir qui l n'est qu pas oublié qu'il est revenu et、euh, ouais. qui l qu fasse passer le message comme quoi que c'est qu ici que c'est pas s é r i e u à mixer à t r a c h e r tout ça、euh, je me suis trouvé des, des qualités que, que, que je pensais que je, je, enfin, je, je pensais que j'avais aucune aptitude à rien que j'étais un a e un c o n t r e l'idée même、hey. tu vois. Et il me faisait écouter un disque il me disait là regarde c'est ça qu'il faut écouter regarde la guitare ce qu'elle fait par rapport à la basse parce que le, la, la basse de la black m u s i c surtout la femme quoi c'est basse batterie c'est pulsation tu vois c'est c'est la pompe quoi et, et,、euh, et il m'a toujours、euh, fait écouter d'une certaine manière la musique pour que je puisse comprendre le mécanisme et puis par temps de là j'avais un manque de pulsation un manque de, de tu vois、euh, au s a niveau du son, du choix du son, au niveau de la rythmique, tu vois, le,、euh, pour moi le rond c'est trop froid, trop ouais qui t、ouais, ouais. c'est pas u o u t c s t plus a u t e n f i n je c o n n a s s a i s déjà p l u s i e u r je sais q u i l v e n e connaître comme ça, ils t s u s e v r mais normalement ils sont a m i n é s m a i n e n t a r a i m e ça, mais avant quand j'ai commencé à monter, i a i t des e n t é s i l a v a i s t e l l e m e n t je suis pas g r a v ah ouais, ん